Breathe. Cette émission rock classique en ce vendredi 8 février. Je m'appelle Alain l e f e v r e et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Aujourd'hui, je vous présente le fameux traditionnel spécial de la Saint-Valentin rock classique, c'est-à-dire que je vais vous présenter uniquement cet après-midi des chansons d'amour dont certaines ont marqué. L'histoire du rock, mais attention, qui dit chanson d'amour ne dit pas nécessairement ballade, et il y en a là-dedans qui sont、euh, pas simplement musclés. On va donc entendre des pièces qui parlent d'amour dans à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière classique. On va entendre du rock progressif. Du rock c p s y hard é é d du l i q u e h rock, du blues rock, du folk rock, du southern rock, du glitter rock, du boogie, du rock symphonique, mais aussi du shock rock et du metal vers la fin. À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe néo-zélandais, o b s c u r qui a enregistré et sorti un seul album au début des années 70. Un groupe au nom tout à fait approprié à notre、euh, thématique d'aujourd'hui, puisqu'il s'appelle Love Machine. Et je vais vous faire tourner une face entière d'un vénile classique paru il y a 35 ans, en 1978, Double Life Gonzo de t e d Nugent, un disque sur lequel on retrouve à peu près la seule chanson d'amour que le Motor City Madman a écrit dans sa vie.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 Cold Ethel, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélamanes de Trois-Rivières, la seule à diffuser du vrai rock. C'est fou, 89 FM. c a u s e that was... Alice Cooper avec une de ses plus belles chansons d'amour. Cole Ethel du disque Welcome to My Nightmare de 1975. C'était l'anniversaire d'Alice cette semaine. Et effectivement, le 4 février 1948 voyait naître Vincent Fournier, mieux connu sous le nom de Alice Cooper. Oui, tout à fait. Fournier. Fournier.、Euh, voilà. Oui, oui, oui. Il y, y a beaucoup d'éléments, une espèce de légende urbaine qui circule n t au Québec, comme quoi c'était un Québécois, ouais, que son、ouais. nom c'était Fournier. Mais non, non. C'est f u r n i e r 65 ans, il est loin de la retraite, p a r c o d e Alice. C'est un homme qui est tellement en forme, qui a tellement d'énergie. Il n'y a pas grand monde qui a la moitié de son âge qui déplace autant, qui ont autant d'énergie. Effectivement. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. J'ai maintenant le plaisir d'être en compagnie de M. Simon f i t z b y l'authentique, le véritable historien de c e s Fou, s car c'est maintenant l'heure de passer à ceci. エフェミュリティ。Nous, Simon, Eh bien, des trucs des plus,、euh, des plus incroyables, en fait,、euh, comme toujours, qui se passent dans ce merveilleux monde du rock. Et nous débutons le 4 février 1941 avec une autre naissance. Cette fois-ci, c'est celle de John Steele, batteur des Animals, qui célèbre donc ses 72 ans cette année. Également,、euh, éga également oui, nous avons、euh, en、ouais. 1951 la naissance de Phil Earhart, batteur du groupe Kansas, Kansas plutôt, qui lui célèbre ses 72、ah, ans. cette Ah, n n é c'est un petit chud, a s ça. Pardon? C'est un petit jeune. Oui, c'est un petit jeune. <rire> voilà, en effet.、Euh, nous avons également en 1952 la naissance de Jerry Shirley, batteur de Dumble Pie. Oui. Dumble Pie, dis-je,、mm -hmm. qui célèbre donc ses 61 ans.、Euh, et c'est la journée, en fait, des naissances des batteurs.、Hein. On en a trois.、Oui. Euh, pratiquement, e n en fait, un à 10 ans de différence c et deux,、euh, donc, qui ont un an、euh, de différence sur chacun, qui ont connu quand même des carrières assez respectables. Nous avons également en 1967 l'album homonyme des m o n k e e s qui, se y i s t e à la première place des palmarès américains. Donc, vraiment, qui, qui, qui surfait sur,、euh, j'imagine, le succès de l'émission. de s、oui. voilà.、Euh, des m o n k e e s qui les mettaient en scène chaque semaine. Mais il reste que c'était quand,、euh, quand même bon ce qu'ils faisaient. Oui, oui, oui c'était franchement intéressant. Il y a de très, très bonnes pièces. Il y avait des bons compositeurs aussi、oui. qui travaillaient pour les m o n k e e s Donc, Neil Diamond. Neil d i a m o n e sautant. c e t u r t a n t les grands succès. En 1967, toujours, Between the Buttons des Rolling Stones est lancé le 20 janvier en troisième place et, et plutôt entre en troisième place des Palmarès en cette journée du 4 février.、Euh, c'est quand même bon, mais c'est le seul album des Rolling Stones que je n'aime pas, qu'ils ont enregistré là,、euh, de leur début jusqu'à 72. Je suis incapable Between the Bottoms. t、eh、r è bien. Parce que je ne connais pas assez, sérieusement, et ça, c'est je me flagelle à chaque fois que j'y pense. Je connais pas assez de la discographie des Rolling Stones.、Mm -hmm. C'est un album qu'il faudrait écrire. C'est un album、euh, de psychédélique, pop、ah, okay. psychédélique. Ouais, ouais, ouais, ouais.、Euh, ça leur convenait pas. J'aime beaucoup plus、euh, Their Satanic Majesty's oui, Request, qui, lui, est complètement éclaté.、Euh, c'est comme. Non, ça ne leur va pas. t r è bien. Il faudrait, faudrait que j'y fasse、euh, quand même un petit, une petite écoute, que、oui, j'y fasse au moins une fois. En 1968, les Beatles lancent le simple Across the Universe. Oui, donc, qui est, est... qui est allé faire une balade plus tard dans l'espace. Oui, en <rire> effet. On, on s'interrogeait si、euh, les extraterrestres avaient fini par entendre cette pièce. <rire> <rire> mais ça, écoute,、euh, j'ai vu un diagramme hein, des,、euh, des, des pièces、euh, selon les, les, émi les émissions selon、euh, le, le temps. Et là, on dit que les, les premières émissions radio et télé qu'on a, qu a créées、euh, mm -hmm. sur la Terre n'est pas encore rendues à l'étoile la plus Proche. Donc, peut-être que ça n'a pas encore été entendu, mais il y a des chances éventuellement、euh, qu'on se rende là-bas.、Euh, on dit que Rick Astley est rendu à peu près à la hauteur de Pluton. Pas, pas l'artiste, p a sa en fait, s carrière est aussi à la hauteur de、oui. Pluton, tellement que c'est loin, mais、euh, sa, sa, sa pièce Never Gonna Give You Up.、Oh, qui... C'est quelque chose comme、euh, 25 ans, 27 ouais, ans. Oui, exactement. Donc, une trentaine d'années pour être rendu là.、Euh, et on, les Beatles sont encore plus loin, mais c'est cette diffusion-là de Across the Universe qui est faite avec l'antenne subtile. Spatiale peut-être va aller plus vite que、ouais. les ondes traditionnelles. Ça a été fait en, en 2004, je crois. Là, je retourne dans les éphémérides.、Euh, mais c'était pour célébrer. En fait, ça devait être en 2008 pour célébrer le 40e anniversaire de cette fameuse pièce, Across、mm -hmm. the Universe. En 1977, Fleetwood Mac lance Rumors, donc cette, ce fameux album qui a vendu des millions et des millions et des millions de copies.、Oui. Euh, qui vient d'être é d i t é Qui vient d'être é d i t é Fleetwood m a c ça r e v i e n e en spectacle aussi au mois de、oui. juin. Les billes t ont été m i s e n vente samedi dernier.、Euh, c'est quand même pas donné là, pour aller les voir. Ah, ça m'étonne pas. J'irai pas les voir. <rire> <rire> On va、ouais, écouter l'album à la place.、Ouais. Euh, Par c e q u e le CD également, qui est, qui, qui est quand même abordable là, pour un album trip, mais、ouais. euh, c'est franchement beaucoup de matériel.、Là. c pour les ben, gens qui ont aimé. Des démos, là. C'est pas très, très. Ça reste des démos. Oui,、ouais, exactement. <rire> exactement. C'est pas nécessairement super intéressant à e n t e n d r e bien souvent. OK. En 1982, Alex Harvey, leader du Sensational Alex Harvey Band, meurt d'une crise cardiaque. Il avait seulement 47 ans. Oui, tout à fait.、Et、il était vieux、euh, comparativement aux au musiciens de rock、euh, mm -hmm. de, de, de, de, des années 70, né, parce qu'il a commencé、euh, sa carrière dans les années 50. Complètement inconnu en Amérique du Nord, hein, mais、ouais. une très grosse euh, vedette euh, en Angleterre. Il était très connu, oui,、mm -hmm. hein, effectivement, de l'autre côté de l'Atlantique. Apparemment que Le nom de Sensational Alex Harvey Band n'était vraiment pas exagéré. Apparemment, c'est un groupe qui était vraiment sensationnel、ah, en、oui. spectacle.、Oui. C'est un autre artiste que je devrais m'efforcer de découvrir en Nous avons également en 1983 Karen Carpenter qui décède d'un arrêt cardiaque dû à son anorexie. Elle avait seulement 32 ans. Oui. C'est vraiment dommage. Un peu moins rock qu'Alex Harvey, mais Non, non, non, c'est ça. Pas très rock.、Euh, par contre, c'est vraiment un gâchis.、Oh, Parce、oui. qu'on voit les photos de Karen Carpenter à la fin de sa vie.、Là. Elle n'avait pas l'air d'avoir 32 ans. Non, non c'est ça. C est, c est... Elle a beaucoup souffert. On lui en aurait donné 72.、Là. En effet, elle a beaucoup souffert, de cette maladie-là. En 1982, cette fois-ci, Paul Gardner, Gardiner, plutôt bassiste pour la Two Boy Army de Gary Newman, décède d'une overdose d'héroïne. Donc, encore là. Pas p a r l a n de p a t r e rock. <rire> on n'est pas dans le milieu <rire> du rock. En 2004, Art Garfinkel est arrêté pour possession de marijuana. La police s'était intéressée au cas de Garfinkel après avoir arrêté sa limousine pour excès de vitesse. Ouais. C'était même pas、euh, lui qui conduisait. Non, mais、euh, il y a eu des problèmes Goff, <rire> dans、ouais. sa vie. En effet.、Euh, cette semaine, on a appris aussi le décès、euh, ce 4 février de r e g Presley,、mm -hmm. euh, le chanteur、euh, des t r u c k s Oui, en effet.、Ouais. Un fort malheureux. Euh, D'ailleurs, Mojo, en f o n t probablement vont en discuter dans leur prochain、mm -hmm. magazine, mais、euh, sur leur site internet, il y a un beau dossier. s u、euh, Rick r Presley, qui était,、euh, écoute, les Trogs, c'est pas le groupe le plus important des années 60, mais ils ont fait de bons trucs.、Ouais. C'est bon, les albums des Trogs. u c t e Rick Presley, à la fin de sa vie, était une espèce de. Il était obnubilé v e r s les secours volantes. Ah oui? Oui. <rire>、euh, il a même fait des, des ouvrages là-dessus.、Euh... Mais bien sûr, on le connaît surtout pour sa pièce. Thank、okay. you. Avec Wive Thing, c'est la pièce、euh, la plus connue qu'ils ont enregistrée en carrière. C'est un classique, véritable classique. Ces périodes d'origine sur l'album From Nowhere de 1966. Et on vous rappelle que le chanteur Greg Presley est décédé cette semaine d'un cancer. Il、euh, plus faisait plusieurs années q u i combattait ce cancer. C'est vraiment malheureux. Oui. Il n'était pas vieux non plus.、Mmh. Euh, non, il devait être dans le début de la soixantaine, la jeune mmh. soixantaine. Bien、mmh. mmh. malheureux. Ce qui nous amène. N'est-ce pas? Au 5 février dans les éphémérides. Et effectivement.、Euh, et nous débutons ce 5 février en 1935 avec la naissance d'Alex Harvey,、euh, leader du、euh, Sensational Alex Harvey Band,、oh. euh, qui, qui est décédé、euh, la veille de son、ben、anniversaire. Oui, c'est assez particulier.、Mm -hmm. Oui, c'est une coïncidence macabre. De, tout à fait. En 1944, nous avons la naissance d'Al Cooper, guitariste de session,、euh, qui a joué l'orgue, entre autres, sur Like a Rolling Stone、oui. de Bob Dylan. Il a joué <rire> sur plein d'autres choses également. Oui, oui, bien, c'est aussi le format,、euh, celui qui a fondé、euh, Bloods, Well and Tears. Oui!、Ouais. En effet, j'ai oublié ça. C'est une grosse、ça. vedette, Al Cooper, à la fin des, des années euh, 60. Euh, en, entre autres, il a aussi enregistré l'album Super Sessions avec、euh, Steven Stills.、Mm -hmm. Oui. Oui, en effet. Euh, et euh, il a travaillé, je ne sais pas, je, en fait, non, ce serait plus tard, je veux dire, je me demandais si c'était lui qui avait travaillé avec Bob Marley, mais c'est C'est lui vrai, qui a découvert Leonard Skinner, qui les a produits. Oui, en effet. Ouais. Ouais.、Mm -hmm. Un personnage fort intéressant. Oui, absolument, fascinant. e Tu t sais que、euh, Log r u e sur Liger Rolling Stone, Cooper, en fait, était là seulement pour assister aux sessions d'enregistrement. Oui, parce que ce n'est pas un, un clavier. Ah non, non, exactement. Et、euh, il a vu ça, il a entendu ce qui se passait et il a décidé de pianoter sur Log r u e、mm -hmm. pendant la, la, la, la pièce. Et Dylan a décidé de garder,、euh, garder ça dans le mix,、ouais. en fait. C'est vraiment、mm -hmm. intéressant. En 1948, nous avons droit à la naissance de Nigel Tufnell, guitariste de Spinal Tap, qui s'élève donc ses 65 ouais, ans. Tu bossais plus un a c t e u r Oui, oui, oui, en effet. <rire>、euh, film, d'ailleurs, il faudrait que je réécoute éventuellement.、Euh, j'ai entendu une histoire assez incroyable sur Spinal Tap, d'ailleurs,、euh, le, j'oublie le nom du type, mais celui qui jouait le gérant du groupe Spinal Tap,、euh, dans le film, qui, qui est un peu un laughing stock qu'on appelle, là, c'est un comic relief, même si le groupe, l'est déjà e u complet、euh, qui est un loser, qui, qui, qui, qui, a juste des, des, des disques d'argent sur son, dans son bureau. e <rire>、euh, t、euh, euh, cet acteur-là, en fait, était à quelques heures de se suicider avant de commencer à travailler sur le film. Mais finalement, il a tellement aimé travailler avec Rob Reiner et les autres comédiens que ça, ça lui a redonné,、euh, le goût de vie, v r carrément. Et il est euh, redevenu, euh, donc il était heureux. Euh, et euh, ça l'a sauvé, en fait, c e s t p a s i n a u Tap. Donc, franchement, intéressant.、Euh, film à revoir.、Oui, C'est un film culte. Oui, oui,、ouais. oui vraiment. Et、euh, si vous, jamais vous avez la chance de mettre la main sur le DVD, les commentaires, qui sont, sont, les commentaires des acteurs sont vraiment génials, parce qu'ils reprennent leur rôle pour les commentaires. C'est vraiment très drôle. En 1962, les Beatles、euh, donnent leur premier concert en compagnie de Ringo Starr au Cavern Club. Starr remplaçait Pete Best, qui était malheureusement malade. Oui. Sauf que c'était、bon, juste un remplacement. Oui.、Euh, lorsque c'est devenu euh, vraiment euh, officiel que Ringo était le nouveau batteur, là, il y avait des,、euh, des tiraillements, <rire> des manifestations des <rire> fans de Pete Best euh, qui, euh, qui se, se chicanaient avec les,、euh, pancarte, les fans de、Peer、Ringo s t a i c t a i Best. Et,、euh... <rire> okay. Ouais, ouais, ouais, et,、euh, on a, on a un peu repris ça, dans les Simpsons, dans l'épisode des,、euh, des... Ah, e s Chief w i g g l e o u a i En 1964, cette fois-ci, nous soulignons la naissance de Duff McKeegan, bassiste pour Guns N' Roses. Il a également été membre de Velvet Revolver aussi. Oui, membre fondateur,、café. en fait. Le 49 ans, et il est beaucoup plus en forme à 49 ans qu'il ne l'était à <rire> 9 ans. En effet, c'est fou ce que la sobriété <rire> peut aider quelqu'un, n'est-ce pas?、Oui. En 1968, Yellow Submarine des Beatles est certifié disque d'or. Également en 1981, cette fois-ci, Johnny Mitchell e s t intronisé au Juno Hall of Fame du Canada. Ça,、mm -hmm. c'était un low-brainer. Oui, qui, mais c'est、euh, une des plus grandes artistes、euh, canadiennes. Oui, oui,、ouais. Qui a, qu a réalisé quand même des albums assez intéressants, plutôt du côté folk, là, pas très、mm -hmm. t rock. è s r Mais、euh, l'album bl Blue, entre autres, qui est vraiment génial. Non, mais quand même,、euh, on, elle fait partie、euh, du monde du rock parce qu'elle a beaucoup influencé, beaucoup touché、euh, le monde du rock, que ce soit avec Cross, et Nash,、mm -hmm. euh, c r o s b y s t i l l s Nash. C'était la petite amie de Non, je crois, ou p e Elle gravitait autour de, de, de, du trio. En effet, mais elle était avec eux à Woodstock d'ailleurs. C'est elle qui a écrit la pièce Woodstock.、Ah, mais, tu vois. <rire> mais elle n'était pas à Woodstock.、Ah, elle e s t de t o a s là cette journée-là. Non, était, elle n'est jamais allée à Woodstock et c'est elle qui a écrit la pièce Woodstock.、Eh、c'est particulier. Mais par contre, ses amis étaient là, eux. Oui, oui en effet. En 2003, cette fois-ci, John Densmore, ancien batteur des Doors, se lance dans une attaque en justice contre Ray Manzarek et Robbie Krieger, Ian Asbury et、euh, Stuart Copeland, oui, voilà,、euh, puisque le groupe enfreignait les droits du nom de Doors en faisant une tournée, r é u n i o n des Doors.、Euh, mm -hmm. Et ça a été.、Euh, ils ont tout simplement changé le nom du groupe.、Ah, ils ont changé de nom plusieurs fois. Ouais, bon, la f o u l que je les ai vus, je pense qu'ils s'appelaient D'ici. 2008, quelque chose voilà, comme ça. C'est、oh, n'importe quoi.、Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Ben, en fait, Nance Moore était un peu triste de ne pas avoir été pris pour la tournée. Ben, en fait, c'est lui, lui qui n'a pas voulu. C'est lui qui n'a pas voulu faire ça. Mais il y avait raison. Y avait raison. On ne peut pas s'appeler The Doors quand Jim Morrison n est p a s là.、Ah, en effet. C'est carrément... carrément un outrage q a n t à l'histoire. La musique. Et terminons cette journée du 5 janvier en 2006, alors que les Rolling Stones jouent à la mi-temps du Super Bowl XL.、Euh, le concert a été retransmis、euh, en différé pour permettre à la télé de censurer les paroles Salas c dans Start Me Up et、ah. Rough Justice. On a beaucoup évolué depuis les Sullivan Show. C'était complètement imbécile.、Ah, ah, ouais. C'est que lorsque j'ai vu ça, j'ai p e n s a i s qu'il y avait un problème avec la, la retransmission. Parce que ça coupait. Oui, on enlevait des. des, des... C'est carrément imbécile. Ah、oh, o u i s v o i e <rire> à Écoute, on va aller entendre les Rolling Stones avec une de leurs plus belles chansons d'amour, tellement belle en fait, qu'à l'époque, Mick Jagger l'a d'abord donné e à sa blonde de l'époque, Marion Faithful. On écoute a s t e a r s Go By. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du v r a i Rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM.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 As tears go by my riches came by e v e r y e z i Justice avec Round s h e e pièce instrumentale qui est parue en 45 tours il y a exactement de cela, c'est en 1956, longtemps. <rire> <rire>、euh, soit 57 ans. Oui, 57 ans. Euh, et c'est la pièce avec laquelle、euh, George Harrison、euh, s'est、euh, fait,、euh, fait engager par les Quarrymen. Effectivement. Puisque、euh, c'était un débit de Paul McCartney, George, et、euh, il savait que c'était un excellent guitariste.、Euh, sauf que lorsqu'il l'a a m e n é à John, il savait que John ne serait pas très impressionné parce que c'était un enfant, George. Alors,、euh, il, il lui a dit、euh, ils étaient dans un autobus, il a dit joue Raunchy. Et il a joué parfaitement cette pièce, et Lennon était. Très impressionné, et c'est ce qui fait qu'il s'est retrouvé、euh, plus tard avec les Beatles. <rire> Juste avant ça, on a entendu les Rolling Stones avec、euh, a s t e a r s Go By, pièce、euh, très belle chanson qu'on、euh, qu retrouvait e e qu'on u o r r t v à l'origine sur l'album December's Children de 1965. C'est paru aussi e 45 tours, mais、euh, cette pièce,、euh, Mick, il l'avait composée、euh, et donnée à sa blonde, la très belle Marianne Faithfull à l'époque. En effet.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 Et nous débutons cette journée du 6 février en 1945 avec la naissance de Bob Marley, bien sûr, ce, ce, grand,、euh, ce, ce, ce, ce grand ce grand... maître. Inventeur. Ça, ce grand inventeur, oui, <rire> qui a, a rendu la. Moi,、bon, je ne suis pas sûr que c'est lui qui l'a inventé, mais、euh, c'est lui qui l'a vraiment popularisé. Oui, en effet. C'est、oui. difficile de dire que c'est quelqu'un qui a inventé quelque chose, <rire> Exactement. C'est assez difficile de vraiment mettre le point sur le début. s Très, très difficile,、oui. en effet. Et、euh, c'est ça, Marley, le Le, le, le vraiment populariser. Il a commencé comme étant un musicien de ska. C'est même pas du reggae. Oui, c'est ça. C'était musique une de Le plus ska、abri. précède le, le reggae.、Mm -hmm. euh, lorsque j'étais、euh, adolescent, que je ne connaissais que très peu de choses, j'étais convaincu que le ska était arrivé après le reggae. Oui, oui, oui. Beaucoup de monde、tout. pense ça. <rire> beaucoup de monde pense ça. Et Marley, en fait, a fait partie avec les w a i l e r s C'est un peu de la première formation, vraiment. Forger les racines du reggae.、Mm -hmm. Mais là, après ça, ça s'est, ça a explosé comme style et chacun avait son, son, son propre style, justement, et son interprétation.、Euh, il a d'ailleurs été célébré, j'ai vu ça aux nouvelles cette semaine, on a célébré la naissance de Bob Marley. On voyait plein de Jamaïcains en Jamaïque avec,、euh, ce qu'on pourrait, ce qu'on, ce que je pense,、euh, sont des joints. e、euh, t des gens qui <rire> fumaient、ah. et fêtaient, et dansaient. Ah, c'était leur、euh, façon de célébrer. Exactement, leur façon de célébrer la vie de Bob Marley. Ce qui nous amène à la date du 6 février 1958, fort importante dans l'histoire de la musique, puisque George Harrison se joint au, Quarry au Quarryman. En fait,、oui. entre le 6 et le 7 février, là, les dates ne sont pas、euh, extrêmement certaines.、Euh, et comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est Paul McCartney qui a présenté、mm -hmm. euh, Harrison à John Lennon euh, et euh, il a joué cette fameuse pièce、oui. dans l'autobus. C'est une scène, une scène、euh, qui a p a s s é à l'histoire. Oui, tout à fait. C'était des enfants. Oui, oui,、oh, il, il était tout jeune. En 1962, c'est la naissance d'Axel Rose qui célèbre ses 51 ans cette année. Oui, mais c'est un enfant dans sa tête.、Là. Oui, toujours un enfant qui restera enfant toujours, malheureusement. En 1964, les billets pour la première apparition d'Elvis au Ed Sullivan Show sont mis en vente et on imagine que ça a dû être très très rapidement. Bon, ça、vente. a dû disparaître d a n s un clin d'œil. Exact. <rire> En 1965, l'album Rolling Stone 2 des Rolling Stones sont,、euh, sont, sont donc détrônés,、euh, détrônent plutôt les Beatles au sommet du palmarès des meilleurs vendeurs en Grande-Bretagne. Oui,、bon, ce qu'on ne dit pas, par contre, c'est que peut-être que l'album des Beatles qui était, était détrôné était là depuis、euh, trois mois. Oui,、oh, oui, non, c'est ça. <rire> C'était un, un peu difficile de battre ça. En 1969, Jim Morrison est arrêté pour conduite en état d'ivresse et conduite sans permis. Ah, ben ça, il me semble que c'est arrivé souvent. Il était rendu habitué, je pense qu'il y avait une cellule à son nom, une sorte poste de police. <rire> en 1970, c'est la sortie de Instant Karma, donc de John Lennon en Grande-Bretagne. p i è c e e x c e l l e n t en e fait, ma、oui. préférée, à m o i personnellement,、euh, de la carrière solo de Lennon. En 1970, toujours, Led Zeppelin II atteint le numéro un du palmarès britannique. Oui, et cette année-là, ils ont détrôné les Beatles pour la première、oui. fois、euh, comme étant le groupe le plus populaire、euh, chez, les, euh, chez les Anglais. Effectivement. Donc, on, on tournait la page, finalement. En 1981, le New York Post annonce que les Beatles survivants se réunissent pour enregistrer un nouvel album. C'est une erreur. Le journal a confondu la collaboration de Ringo Starr à l'album Tug of War de Paul McCartney pour une réunion des Beatles. Oui, ouais, ça, c'est vraiment très imbécile. Ouais, bah, les i e n fait, les signes étaient là puisque c'était également George Martin qui produisait l'album、mm -hmm. Tug of War.、Mm. Euh, mais George Harrison et Paul McCartney ne se parlaient pas, ne se sont、mm -hmm. pas parlés.、Euh, Pendant des années.、Ah, en fait. oui. oui. C'est triste quand même que、mmh. ce soit.、Mmh. Oui, oui. Mais、euh, George était amer du fait que, que Paul prenait beaucoup de place、euh, pour les Beatles, mais,、euh, mais c'est lui quand même qui a tenu le g r o u p e C'est ça, exactement. Si ce n'était pas lui, probablement que la formation se serait défaite en 1966.、Mmh. C'est quand même. Il a été,、euh, il a été le, le leader pendant plusieurs、oui. années. Euh, et euh, ça, il aurait pu avoir une réunion hypothétique également les Beatles、euh, en enregistrement de la pièce、euh, When We Was Fab de George Harrison, une pièce moyenne mais、mm -hmm. quand même intéressante.、Oh, i l y a des beaux clins d'œil, je、oui. trouve. Mais、euh, à ce qui paraît, c'est Paul McCartney qui aurait refusé.、Euh, de, de, de... En fait, il n'était pas disponible pour tourner l e vidéo clip. Alors, on a mis、euh, quelqu'un d'exemple en morse qui joue de la bass <rire> pour faire un petit, oeil, un petit coup d'œil à I a m the w a l r u En 1982, après avoir été tabassé pendant le concert,、euh, p le u t t ô l batteur de Tin Lazy, Brian Downey, est admis à l'hôpital. C'est particulier, ça. Il était en très, très mauvais point. Hum.、Mm. En 1990, plus de 200 femmes réalisent une action en justice contre Chuck Berry qui les aurait filmées dans les toilettes des dames de son restaurant. Ça, c'est très binable. Alors, Chuck Berry, qui est un, un pervers notoire, on peut oui, dire, oui, Il est、oui. en prison souvent、oui. pour soit évasion fiscale ou scandale sexuel. Donc, c'est fort malheureux. En 1992,、euh, 9 4 p l u tôt, Nirvana débute ce qui allait devenir la toute dernière tournée de la formation en Europe. Et je pense qu'ils ont fait seulement deux ou trois concerts. Ou en fait, non, ils ont fait quelques concerts puisque Kurt Cobain a été admis en d é s i n t o x À Rome. Euh, euh, euh, euh, il est tenté de se suicider à Rome、ouais. en mars. Il est décédé malheureusement en avril. En 1998, Carl,、Wins、Carl Wilson, plutôt s s e s t e i n t à l'âge de 51 ans. Il était malheureusement atteint d'un cancer du poumon.、Ouais, c'est le terrible, plus jeune、ouais. des fers e Wilson et des Beach Boys. C'est terrible. Bon, un gars, en plus, qui chantait, qui avait une voix si angélique.、Mm -hmm. C'était le, le Beach Boy avec la plus belle voix, en plus.、Mm -hmm. euh, il a chanté les plus belles pièces, c'est lui qui, qui pouvait les faire. Et pour terminer cette journée, en 2005, Paul McCartney joue à la mi-temps du Super Bowl. Oui, c'était très spectaculaire. Je n'ai même pas vu. Ah non? Non,、euh, ce n'est pas, pas voulu. Je n'ai pas dit je ne l'écouterai pas. C'est juste que je, je l'ai manqué.、Oui. Je ne suis pas un fan de football, premièrement. Donc,、oui. n o s s u r t o u qu'on me parle de Super Bowl, à part d e l l e de poulet et、euh, de. de, de <rire> les cochonneries du Super Bowl, ça va. Je suis capable d'endurer ça. <rire> mais、euh, tout ce qui est football,、oui. je n'aime pas. d o n c ben, souvent,、pas. je manque la mi-temps.、Mm -hmm. Mais maintenant, les réseaux sociaux sont là pour nous le rappeler avec、oui. Twitter. Ça, ça en fait des événements、mm -hmm. pour un petit show de 15 minutes. Mais bon, Paul McCartney, ça devait être.、Euh, oui, c'était vraiment très spectaculaire et、euh, encore plus spectaculaire, c'était les Stones.、Hein? Oui, oui,、ouais, ouais, ça aussi, c'est un autre que j'ai pas vu malheureusement.、Euh, ça doit être disponible sur les YouTube. Soupement. J'ai manqué Prince. Moi, J'étais déçu d'avoir manqué Prince parce qu'il fait des bons shows généralement, Prince. C'est ça, on aime sa musique.、Là. Ouais, mais C'est、euh, ah, ça, moi je suis incapable de le voir. Si on n'aime pas Prince, c'est sûr que. Mais moi je trouve que sur scène, c'est un gars qui est intéressant à voir.、Euh, mais c'est ça, j'ai manqué lui également. Il doit être disponible sur YouTube. Ce q u nous amène,、euh, donc, à la journée du 7 février, dans cette semaine d'éphéméride, s et nous débutons en 1949 avec la naissance de Alan Lancaster, bassiste de, de Status Quo. Oui, qui s'est chicané avec eux par la, oh, des d é c é d n i e s et puis là, ils sont revenus, <rire> semble-t-il, en bons termes. Ah oui, oui. heureusement. <rire> En 1959, les funérailles de Bolly Holly sont tenues au Texas, donc on sait qu'il était décédé malheureusement dans un accident d'avion、mm -hmm. avec Richie v a l e n s et le Big Bopper. En 1964, l'avion des Beatles se pose à l'aéroport de John F. Kennedy, marquant le début de la Beatlemania. Oui, c'était、oui, vraiment. Oui, il y a 49 ans,、oh, là,、oui. les débuts, c'était vraiment complètement fou.、Hein. Ah, c'était fou,、euh, fou, fra... fou frette. <rire> D'ailleurs, j'écoutais cette semaine、euh, le Late Show de David Letterman, qui est、mm -hmm. tourné dans le Hudson r i n Theater, et、euh, il faisait remarquer, donc il soulignait ça. Il disait、mm -hmm. les Beatles étaient ici, le 7 février, ils sont arrivés, je pense qu'ils ont joué l e 9 au Hudson r i n e a t e r Show. Ouais. Euh, il dit, il était là, et là, il a nommé les pièces qui avaient été jouées. et, et bon, C'est des Determines, t donc il a ré répété les pièces trois,、euh, quatre fois. Il a dit Les Beatles, les Beatles. et Ils ont、mm -hmm. passé à d'autres choses, mais、euh, franchement, intéressant. Et à chaque fois que Paul McCartney passe au w e d Sullivan Theatre, e c sous le temps, un événement. Euh, franchement intéressant.、Euh, J'imagine peut-être l'année prochaine, si tout le monde est en santé, peut-être qu'il y aura un petit spécial pour célébrer les 50 ans de、oui. l'arrivée des Beatles. <rire> on l'avait manqué pour les 40、voilà. ans. On avait, fait, genre, on avait sorti un coffret DVD. Il y, a, DVD, y avait eu un, un, gros,、euh, un gros buzz.、Euh, il y a eu des rumeurs、euh, vraiment euh, qui, euh, très sérieuses, persistantes, je dirais. Lors, au 30e anniversaire. Ah oui? Et, et, et, et il ne s'est rien passé. <rire> il ne s'est rien passé en 1994. Il ne s'est passé à peu près rien en 2004. On verra peut-être、euh, en 2014. On va rester au courant. On, <rire> on, on va vérifier. En 1969, cette fois-ci, c'est John Lennon qui est nommé homme de l'année par le magazine Rolling Stone. Oui. Ben,、bon. on, Quoi de surprenant?、Ah, c'est ça, il ne faut pas être très t r è surpris. s En plus, le Rolling Stone était à genoux devant John、mm. Lennon, carrément.、Ouais. Euh, c'est et... drôle parce que quand on parle de Beatlemania comme ça, il n'y、euh, a, a rien d'équivalent qui s'est fait depuis. Non, en Ceux en qui、fait. pensent là, que One Direction ou、euh, Justin Bieber suscitent là, les mêmes réactions, pas du tout. C'est comme comparer une p i n o t t e avec l'océan Pacifique.、Ah, effectivement, c'est. La, la, réaction, c'est-à-dire、euh, des fans, des jeunes filles, elle peut être semblable lorsqu'on est à la télévision ou en concert, là, mais c'est pas, c'est pas un des stades de football, c'est pas、mm -hmm. des, des, ah, à l'époque, des stades de baseball, c'est déjà beaucoup.、Mm -hmm. euh, donc, e、euh, t c é t a i t vraiment beaucoup plus fou, l a la,、oui. la, la, b i l tourne à gagner. Et,、euh, c'était pas encouragé nécessairement non plus par les parents, i l y, y, y a, des parents qui laissaient leurs enfants aller voir、euh, mm -hmm. les concerts, mais il y en a beaucoup qui refusaient,、euh, carrément la musique, alors que là, maintenant,、euh, Les petits boys bands, c'est le genre de choses qui est encouragé puisque ce sont des bons garçons、oui. bien propres et bien gentils. o i <rire> Ce qui nous e m m è n e par la suite à la journée,、euh, non pas la journée que dit, j'aimais plutôt l'année 1976,、oui. alors que la pièce Fifty Ways to Leave Your Lover de Paul Simon est numéro un du palmarès américain.、Mm -hmm. p u i s c e s t pas très, très rock, mais、euh, franchement, respect pour Paul Simon. <rire> En 1976, toujours l'album Desire de Bob Dylan est au numéro un des ventes aux États-Unis. Donc,、oui. en même temps que. C'est pas un mauvais album, mais、euh, c'est pas son meilleur non plus. Effectivement, j'ai un peu de misère, moi, avec、euh, Bob Dylan des années 70.、Oui. Euh, je l'ai jamais entendu au complet Desire. Faudrait que, faudrait que je m'y assois. i encore b e a u c o u p d e grosse s liste s de disques. La, la, la, la pièce Hurricane est vraiment excellente, ben,、euh, là. Le reste de l'album est saut saut,、so, so, je trouve. Oui, c'est ça. e n plus, Hurricane est, Hurricane est le genre de pièce qu'on peut mettre comme à côté complètement de l'album.、Ouais. C'est comme une pièce qui était un simple qui a été mise sur l'album, dans、mm -hmm. le fond, pour le rendre plus populaire. En 1979, Steven Stills devient le premier artiste à enregistrer avec un équipement digital à Los Angeles.、Euh, mm -hmm. J'ignore c'est quoi le nom de l'album qui a é t e s t le numérique. Tu...、Euh... Oui, numérique. En 79, j a aucune idée. On se demande de, de, qu'est-ce qui est sorti de ça. En 1981, John Lennon atteint le numéro 1 du palmarès britannique à titre posthume avec la pièce Woman, une très bonne pièce également de Lennon. En 1989, un représentant du gouvernement de l'État de la Géorgie présente un projet de loi que, qui, pour que l'État, oui, adopte officiellement la pièce Tootie Fruity comme étant、euh, la pièce représentante de l'État. C'est un peu particulier puisque c'est une、oui. pièce qui fait référence euh, euh, ben, à la bisexualité. Bisexualité, voilà, qui était à l'époque où ça a été lancé, controversé. Bon, de nos jours, c'est le、euh, ce genre de choses qui est vraiment très, très accepté. Mais les propos, par contre, qui sont tenus là-dedans, c'est un peu. Euh, un peu daté. Disons qu'en 1989, c'était surprenant. Oui, en effet,、ouais. exactement. En 2004, dans un sondage, d e s fans de musique Queen、oui, nomment la pièce We Will Rock You de Queen comme étant le plus grand rock anthem.、Oh, Ça, probablement c est, c est... que c'est les Anglais. Oui, oui, oui.、Mm -hmm. oui les, les Anglais、euh, sont, sont très chauvins en plus avec Queen et tout.、Euh... Oui. <rire> Et nous terminons cette journée des éphémérides du 7 février en 2011, alors que nous remarquons le décès de Gary Moore, guitariste de Thin Lizzy. Oui, entre autres, il a enregistré un, un album avec Thin Lizzy qui est très bon, c'est Black Rose. Mais là, on va aller l'écouter, encore avec le, le chanteur de Thin Lizzy, Phil l y n e t t mais avec une de ses plus belles chansons d'amour, la pièce Parisian Walkways. Vous êtes à l'émission Rock Classique, la seule. Qu'est-ce que je raconte l à <rire> s u r les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou. 89.1 FM. <muches> Come true. I'm glad that we are different. We've better things to do. May others plan their future. I'm busy loving you. One, two, three, four. I'm meant to worry the way that people do. And I don't mean to hurry as long as I'm with you. We'll take it nice and easy and use my simple plan. You'll be my loving woman, I'll be your loving man. We'll take the most from living at pleasure while we can. Two t h r e e f o u r sha a l la la la la, live for today. Sha la la la la la, live for today. Don't worry, b o u t tomorrow. Hey, s h a l a l a l a l a l a l i v e for t o d a y hey, hey, hey, hey, e y hey, e e y hey, hey, hey, hey, hey, h e i hey, hey, e y hey, hey, hey, e y e y hey, h e e y hey, hey, hey, h e e y hey, h e e y hey, h e e Me. I got to have you l l e a e Please, please, please. Give me some l o v i v e m o Give me some l o v i v e m o Give me some l o v i v e m o Give me some l o v i v e me s o Give me some love. Give me some love. Give me some love. Give me s o m e C'était The Grassroots, <rire> avec Let's Live for Today.、Euh, c'est probablement leur plus gros succès, je dirais, en, en carrière. Il、euh, s'est、euh, paru sur、euh, l'album du même nom. En 1967,、mm -hmm. c'est sorti en 45 tours aussi, évidemment. Et、euh, juste avant ça, on a entendu Gary Moore et f h i l i n i t avec、euh, Parisian Walkways.、Euh, ça, c'est、euh, tiré de son album. Ben, c'est paru à l'origine、euh, sur le disque Back on the Streets de 1979.、Mm -hmm. Vous êtes à l'émission r o c l a s s i q u e en compagnie de Monsieur Simon Fitzbé et moi-même, Alain l e f e v r e émission, émission entièrement consacrée comme ça aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on en est rendu aux éphémérides du、euh, 8. e f f e c t i v e m e n t les d é b u t a n t d a i l l e u r s avec en 1943 la naissance de Craig Bratton, membre de Grassroot, qui s'est recyclé en tant qu'acteur dans la célèbre télésérie The Office,、oui. euh, qui célèbre sa dernière année cette année. Ça va être、ah, je ne connais pas. é c o u t e cette semaine, j'ai reçu un appel de, de, de, des BBM、ah oui. Oui, pour, euh, pour les sondages à la télévision. Et là, la madame elle, était tout e enthousiaste. Elle me dit,、euh, est-ce que vous seriez intéressé? Madame, vous ne savez pas à qui vous parlez. là? <rire> je suis probablement la personne qui écoute le moins la télévision au monde. Là.、Euh, la à l dernière fois que je me rappelle avoir regardé TVA,、euh, c'est dans le temps qu'il、euh, y avait Rocket Belles Oreilles c'est-à-dire la fin des années 80. <rire> oui, en effet. Alors, p o u t ce qui est de la télévision. Je ne connais pas The Office.、Ah, c'est une belle série.、Euh, franchement intéressant. Les premières années étaient les meilleures avec、euh, Steve Carroll qui était à la tête,、euh, de, mm -hmm. de, de, qui était le boss, dans le f o n Ça vaut la peine d'être découvert.、Ouais. Franchement. Ben écoute,、euh, peut-être、euh, c'est disponible en DVD.、Oui, peut-être、oui, qu oui. euh, peut qu'un jour, je regarde, regarderai ça. Parce que j'en regarde des séries、euh, télé. Ben oui, ben mais、oui. sur DVD, moi, je n'aime pas ça, des allonges.、Ah, <rire> ça peut être un peu frustrant, en effet. <rire> Nous continuons cette journée du 8 février en 1961, cette fois-ci avec la naissance de Vince n e i l chanteur de Motley Crue, célèbre、mm -hmm. ses 62, 52 ans, dit, je ne vais pas le vieillir trop. Oui. Mais、euh, qui a vieilli,、euh, il a vieilli prématurément dû à la vie de rockstar. Rock oui, c'est ça. Déjà à la fin de la trentaine,、euh, il avait l'air beaucoup plus vieux que son âge. En effet.、Euh, mais il est quand même、euh, énergique sur scène.、Euh, il n'est pas mauvais. Il n'a pas perdu sa voix non plus. Ah, mais c'est bien. Au moins, il y a ça. Ce qui nous amène à l'année 1975, alors que l'album Blood on the Tracks de Bob Dylan, ça y est, s o n numéro un des ventes. Ça en est un bon, ça, de Bob Dylan. Oui. Je... je dirais que c'est le meilleur qu'il a fait dans les années 70. Je l'ai e n v é n i mais je ne l'ai toujours pas écouté.、Ah、je, non. Pense que je vais remédier à ça cet après-midi. C'est très bon. C'est、euh, bon. un, un très bon album, en effet. Ben, en fait, on me dit que c'est un très bon album. En、uh, 1990, le décès de d a l Shannon, chanteur derrière le succès Runaway, qui s'est suicidé en se tirant un coup de fusil de chasse.、Donc、c c'est vraiment、euh, très très. Il s'aimait pas. pas. Oh non, exactement, mais、mm. très très bonne pièce par contre, Runaway. Et en 1994, Oasis se voit dans l'obligation de canceler l la première tournée internationale du groupe après qu'il se soit fait arrêter pour s'être battu dans un bar de Hollande. Donc,、euh, les frères Gallagher, comme toujours, n'est plus... Pas d'allure. N'est、euh, plus pas d'allure du rock. Et terminons cette journée du 8 février en 2002, alors qu'on annonce la destruction de l'église dans laquelle John Lennon et Paul McCartney se sont rencontrés pour la première fois. Par contre, le Conseil de Liverpool s'est entendu pour préserver la scène où le groupe de Lennon a performé cette journée-là. <rire> Heureusement,、euh, ils, ont, euh, ils ont fait le bon choix. Ce qui nous amène au 9 février. Oui, 9 février, nous débutons en 1942 alors que nous célébrons la naissance de Carole King. chanteuse de talent, une compositrice en fait de talent, qui a écrit plusieurs très très très bonnes pièces.、Euh, célèbre donc ses、euh, ses ses 60,、euh, 71 ans, 61 ans, 1942. Non, non c'est 70 ans. 70 ans. Ben oui. 71. 1943. Elle、ah, est en 1943. Moi j'ai 1942. Comment? 1942. Ah oui, mais non, oui. moi j'ai vraiment 1943. Ah, ben peut-être, 1 9 43, faudra, <rire> faudra vérifier. Donc, ça lui fait 70 ans,、euh, cette grande dame de la musique, donc, qui a écrit beaucoup de chansons avant de commencer à en chanter et、euh, qui s'est lancée dans le milieu de la musique par la suite.、Euh, C'est une bonne décision. <rire> Euh, selon moi,、euh, avec son album Tapestry qui a vendu des millions, des millions de o、oh, i Oui, c'était,、euh, en fait, c'était le, le plus gros album、euh, sorti cette année-là.、Mm -hmm. C'était en 71 ou 72, Tapestry?、Euh, 72, je crois.、Alors、là, je vérifie, mais il me semble que c'était ça. Nous avons également 1962,、euh, 1 9 6 0 dis-je, ça va pas bien pour les dates,、euh, bien le 9 février 1960, les Beatles inscrivent une page d'histoire en donnant un premier concert dans le club de Cavern. Oui, ils en ont、vie. donné euh, 297 euh, dans ce club. Ils étaient à 3 de 300, d <rire> é、ouais. c i d i t c'était trop mainstream. <rire> En 1964, les Beatles font leur première apparition au Ed Sullivan Show. Oui, et c'est ça. Donc, on parle de Beatlemania vraiment qui,、euh, qui s'étendait à l'Amérique au complet. Oh oui, vraiment, vraiment, vraiment. En 1972, Paul McCartney donne son premier concert avec les Wings et c'était à l'université de Nottingham. Et je crois que c'est pas annoncé. On n'avait pas fait de la fluff là. Non, non, non, non. c'était un peu le but parce que Paul était rouillé et puis. Euh, dans le fond, il cassait son groupe pour la première fois. Alors,、euh, il donnait des spectacles un peu anonymes, comme ça, dans des universités. Il allait voir les、euh, des associations étudiantes、mm -hmm. en disant Bonjour, je suis Paul McCartney. Est-ce que ça vous tente que je donne un spectacle avec mon groupe Et puis,、euh, comme ça, souvent, jouait dans la cafétéria ou dans une salle quelconque. C'est vraiment le fun. Oh、là. oui, c'est une <rire> très bonne idée.、Euh, et d'ailleurs,、euh, j'ai écouté un documentaire radio sur les Beatles qui a été réalisé par la BBC la dans les années 70. Et on demandait à tous les Beatles ils comment ils envisageaient l'avenir en carrière solo. Et McCartney disait que lui son concept idéal, ça aurait été de continuer à faire des genres de concerts, des soirées cachées.、Mm -hmm. hein, comme on est assez f o u ici.、Oui. Euh, faire des shows cachés.、Euh, il dit promener, se promener dans un cube、euh, de camion, m'emmener ouvrir la porte. Faire un jour, fermer、mm -hmm. la porte du camion puis repartir. <rire>、euh, des trucs comme ça.、Euh, mais pourtant, Wings a pris des, des,、ouais. euh, des, des propensions、euh, démesurées. C'est devenu un, un des plus grands groupes des années 70. Ah oui, absolument. Et、euh, c'était très important pour, pour Paul le, le, le feeling de groupe, p a r c e q u e c'est pour ça qu'il s'est、euh, reparti un groupe assez rapidement. Il、euh, y avait besoin de ça. Il y a besoin aussi du contrôle complet a v a e faire ça. Oui,、contre. exactement. C'est pour ça que c'est bien souvent, ben, dans le cas de Wings, c'était Wings, mais maintenant c'est Paul McCartney. i l c o n s i d è r e par contre s e s musiciens comme un band, un band de tournage. Oui, bien, il leur donnait de la place. Euh, euh, comme sur l'album、euh, At the Speeds of Sound, chaque membre du groupe chantait une chanson, même Linda. Oui, en effet. <rires> Effectivement. Donc,、euh, un gars、euh, contrôlant, mais quand même avec.、Euh, bon, donc, qui donne、euh, quand même、là. une certaine place à、euh, ses musiciens. Exactement. En 1981, c'est Bill Haley qui malheureusement décède d'une crise cardiaque. Oui, et ça, ça s'est passé un peu dans l'anonymat.、Oui. Je, je me rappelle, j'étais jeune, j'étais adolescent. Et、euh, lorsque j'ai lu ça, j a i d i t a h Bilalé est mort. Mais ça a fait aucune vague, aucune trace.、Euh, de toute façon, en 1981, je devais être un des rares adolescents de Dr. p e n r a g o n à, à savoir qui était Bilalé dans, dans notre école secondaire. Là, et Pour qui ça avait de l'intérêt. C'est qu'avec <rire> le temps, son étoile avait pâli. Je veux、ouais. pas, Il était、oh, oui. rendu. C'est parce que le problème de Bilalé, lorsqu'il est arrivé,、euh, lorsqu'il a éclaté sur la scène, C'était un homme qui était dans la trentaine, et、euh, là, les adolescents, l e voyaient comme un incroyable vieillard,、mm -hmm. parce que là, la musique était, était jeune, mais là, ils voyaient ce, ce bon père de famille, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, là? <rire> Alors, ça, ça a pas aidé.、Euh, en fait, les premières、euh, v r a i s rockstars étaient très jeunes, comme、euh, Jerry Lee Lewis et e l v i s Presley. e x a c t a i e n t Des ados, dans le fond, là. Un peu plus difficile de, de percer son、si、état. C'est ça. Plus Donc en 81, lorsqu'il est décédé, Bel-A-Lé, ça a passé pas mal inaperçu, malheureusement. Oui, <rire> très malheureusement. Ce qui nous amène à l'année 1983, alors que Mick Jagger lance Wandering Spirit. Oui, je, je me rappelle pas du tout de ce disque,、ah. euh, par contre. Je peux vous dire que les albums de Jagger sont pas très bons. Euh, j'ai comme souvenir que le premier était pire que les autres. À ce point-là. She's、ouais. the boss.、Mm -hmm. Oui. Je ne connais pas assez.、Même. Ça, ce Wondering Spirit, c'était celui avec Jeff Beck. Il était, ouais, il était moins,、euh, moins mauvais dans mes souvenirs、mm. là, que, que, que l'autre avant. L'autre avant était à、euh... <rire> Oublié. Et le, le dernier aussi, Gaddes in the doorway. <rire> non, pas une bonne idée, mec, de ta carrière solo. Ha <rire> h En 2005, cette fois-ci,、euh, euh, 1993, toujours, ils、oui. disent、mm -hmm. c'est Paul McCartney qui lance Off the Ground. Ah,、oh, ça、hein. aussi, c'était de m a u v a i s e i d é e Un idée, album o u b l i é Non, non, ce n'est pas un bon album.、Ah. Et en 2005, cette fois-ci, Roger Baltry est nommé commandeur de l'Ordre britannique. Chanteur des Houms, bien sûr. Oui, bien oui. Sûr, ben oui.、Euh, il l'a aidé à se faire connaître et justement, l'a amené à, à être commandeur de l'Ordre britannique. <rire> q u nous amène à la dernière journée d'éphéméride de, de, de cette semaine. Oui, le 10 février, nous débutons, nous débutons, je dis, en 1937, avec la naissance de Don Wilson, g u i t a r i s t e du groupe The Ventures. Oui, le groupe instrumental、oui. euh, qui a eu énormément de succès、ah, euh, dans、oui. les années 60.、Euh, Euh, sont pas très connus de nos jours, là, mais c'était énorme, les Ventures,、oh oui. dans les années 60. Et les gens disent, ouais, c'est de la surf music, mais ils ont vraiment exploré tous les Avengers, détails, ouais, ouais, ouais. t o u plein de choses. Oui, exactement. Tu as ont fait déjà des... fait tourner l'album Psychédélique、oh oui. à la ton émission. C'est vraiment très, très bon,、ouais. avec des reprises des Beatles,、mm -hmm. des pièces originales parfois、ouais. également.、Euh, leur album de Noël que j'avais présenté cette、ouais. année, qui était、mm -hmm. franchement intéressant aussi.、Euh, mais moi, mon, mon préféré, ça reste Ventures in Space, mais qui est plus difficile. C'est pour ça q u i l n a pas été présenté à l'émission. Je n'ai pas trouvé de version. Fiable.、Ah, je ne connais, connais pas euh, euh, cet album. Il y a des teintes de psychédélisme. Il y a t stuff... e l Star aussi qui est, oui, <rire> qui est très bon. Oui, s t qui est très bon. Donc, ils ont lancé, je pense, une cinquantaine d'albums en tout.、Oui. C'est plus facile de lancer des albums dans ce genre-là parce que c'est des reprises instrumentales.、Mm -hmm. Tu n'as pas composé vraiment de matériel. Alors, on peut en lancer comme ça 50. C'est pas dur. On, on peut en sortir 4-5 b a r a n n é s et... Ça devait rapporter quand même pas pire. Oui,、euh, oui, oui, oui, absolument. absolument. Ce qui nous amène à l'année 1942 avec le premier disque d'or à vie jamais créé qui est attribué à Glenn Miller pour que Chattanooga Chuchu. Chattanooga Chuchu, oui, oui. Ça va être classique du Swing. <rire> <rire> En、euh, 1962, eh bien, soulignons la naissance de Cliff Burton, bassiste légendaire du groupe Légendaire, Metallica.、Oui. Euh, qui, qui a connu les meilleures années du groupe aussi. Oui, absolument. Ben, les années les plus intéressantes là, pour ce qui est des vrais amateurs de métal.、Mm -hmm. Oui, exact. Il est décédé en 1986. On, on a oublié une naissance, par contre.、Ah oui. En 1947, il、euh, y a Donovan.、Ah, qui, oui. qui, qui est né cette année-là. Donovan, qui est vraiment un chanteur folk-rock. C'était le Bob Dylan britannique, ça. Oui, or, exactement,、ouais. exactement. Et on se demandait tout à l'heure、euh, en quelle année c a r o l e k i n g avait lancé Tapestry. Eh bien, c'est en 1971 donc, que cet album、oui. est paru. 1971, Tapestry, oui. oui, oui. Très bon album、euh, à découvrir si vous l'avez jamais entendu. Oui, évidemment, c'est du soft rock. Oui, oui, oui, c'est quelque chose qu'on présente quand on est très, très adulte. C'est、ouais, ouais. dans le calibre des、euh, r o c k matantes et tout. Oui,、ouais, mais c'est beaucoup plus.、Euh, c'est mieux、bien. que la plupart des trucs qu'on、ouais, passe. Oui, oui, c'est pas du Céline Dion. Là. <rire> non, non, non. non. <rire> En 1973, la compagnie d'État British Rail, qui prévoit alors transformer le pub de Cavern pour en faire une station de métro, permet au propriétaire de préserver le club en lui accordant un délai de trois ans pour trouver les fonds nécessaires pour essayer de le sauver ou le déménager ailleurs.、Ouais. Chose qui a été faite.、Euh, oui, c ça a été déménagé, mais euh, genre euh, euh, très longtemps après. Oui, d o n c, est, c, est, c est, ça n'a pas réussi pour cette initiative là, de trois ans initiale. En 1973, toujours l'album Don't Shoot Me, a i n t Just a Piano Player, donne un premier、euh, numéro 1, oui, des ventes à Elton John. Oui. Ben, on voyait qu'il était en plein essor, là, sa carrière、mm. était en, en pleine montée,、euh, parce que ce s t pas un album fantastique.、Là. Non, malheureusement, ça. n'a pas vécu aux attentes、euh, qu'on pouvait、non. attendre. Par contre, la même année, il a sorti un petit là, c h e f d e u v r e c'est l'album Goodbye. y e l l o Break Ball. Oui, ça, c'est un de mes favoris、euh, de toujours. En 1975, Dave Alexander, bassiste des Stooges, décède à la suite d'une pneumonie. C'est un、oui. mot que j'ai de la misère à prononcer.、Oui. Euh, donc, malheureusement, ça a été.、Euh, été c'est tragique, en fait, décéder aussi jeune d'une maladie. Oui, tout comme à fait,、ça. mais il prenait tellement de. Il y avait un mode de vie tellement autodestructif qu'on ne peut pas faire autrement. Oui. Qui nous amène à l'année 1976 avec la pièce Dream On d'Aerosmith, qui, suite à sa seconde parution, atteint le numéro 6 du palmarès. Oui, parce que ça avait été seulement un succès local oui, oui.、Euh, dans la région, au、euh, Massachusetts, dans la région de Boston,、euh, initialement lorsque le premier album est sorti en 1973.、Euh, et euh, lorsque Aerosmith ont fait paraître l'album Toys in the Attic, qui est devenu un énorme、euh, gros vendeur aux États-Unis, avec Sweet Emotion et Walk This Way. Aerosmith est devenu peut-être le groupe américain le plus important,、euh, cette année-là. Et,、euh, le gérant d'Aerosmith a convaincu l'étiquette,、euh, CBS de,、euh, ressortir Dream On en disant, ça risque cette fois-là d'être un succès. Et c'est devenu un énorme succès, un classique, euh, euh, incontournable. C'est, c'est le blueprint, hein, c'est le, Euh, v r a i m e n t le modèle, je dirais, de toutes les、euh, Power Ballads ouais,、euh, ouais. Qui, qui ont suivi par la suite. C'est Dream On, l'original, et c'est、euh, aussi, à mon avis, la meilleure de toutes.、Ah, c'est une excellente ouais. pièce. Ouais.、Euh, Parce que qu les, les copies qui ont suivi par la suite, des trucs comme、euh, Every, Ro Every Rose Has It Storn h et ses autres cochonneries,、euh, c'est loin là, de la qualité de, de Dream On. Exact.、Ah, c'est très vrai. Ça nous amène à l'année 1977, alors que The Clash débute l'enregistrement de son tout premier album. Oui. Album、euh, à la fois punk et reggae également, un、oui. peu sur les b a r c s Oui. Que j'aime pas du tout. Ah, j'aime e n pas les Clash. Bon, non, mais c'est ça. C'est On aime ou on aime pas ça, ça, les Clash.、Oui. C'est parce que、punk. je l'ai réécouté cet été, cet album, justement, me disant, bon, peut-être que j'ai passé à côté de quelque chose. Non, non, non, je déteste, je suis pas capable. <rire> non, non. Il n'y a rien à faire. Ah, ouais, c'est la vie. Et nous terminerons cette journée d'éphéméride du 10 février en 1978, alors que la formation Dire s t r a i t s lance l'album Sultan of Swing. Oui, leur premier album. Oui,、là. en effet. Il me semblait qu'il était homonyme, cet album. En fait, c'est peut-être le simple qui a été lancé cette journée-là, Sultan of Swing. Oui, oui. C'est probable. Mais il reste d'autres choses dans、il、les éphémérides. Oui, en 1997, c'était le décès de Brian Connolly de Sweet. Ah oui, Il avait 52 ans. Euh, il, est décédé, euh, ben, il est décédé de ses abus, de, de, de son mode de vie un peu trop extrême. Là.、Mm -hmm. euh, il, il, son, son corps est épuisé,、il、tout simplement. C'est、ouais. terrible.、Là. Eh bien. <rire> Merci beaucoup, Simon. Euh, je vous rappelle que Sinon anime une émission, hein, sur nos ondes cet、oui. hiver. C'est album classique. Ça, c'est les, les vendredis à 10 h juste avant un classique. Et aussi, tu présentes une chronique du m e、euh, u r t dans l'émission du matin Assemblage Rocky. e、euh, Qui se transforme tranquillement pas vite en chronique musicale. Oui, ouais, bien, il va toujours avoir un、euh, segment euh, consacré aux Zones Campus, une semaine sur deux.、Mm -hmm. euh, mais je vais vous parler de musique. En fait, je reprends le créneau、euh, laissé par Maxime Tanguet, qui était、euh, connexeur musical oui, à Assemblage oui, oui. Requis, mais qui n'est plus à、euh, Assemblage Requis. Non, en fait, il est rendu il au, est dans au Palmarès. n le s les Palmarès. Et aussi, il a sa propre émission. Oui, exactement. e n r e deux périodes. Donc,、euh, je, vais, euh, je vais tout simplement vous parler de musique.、Euh, la musique que j'ai aimée, qui, qui est parue,、euh, généralement, je vais essayer de couvrir les nouvelles parutions. l e s nouveaux albums、euh, qui viennent de paraître. Est-ce qu'il y a q u e l q u e Chose de bon qui sort mardi prochain? Eh bien, mardi <rire> prochain, je ne sais pas, je, je risque de faire comme du rattrapage pour les deux premières chroniques parce qu'il y a plein de bons trucs qui sont sortis、euh, depuis un bout. Donc, My b l o o d y Valentine, c'est sûr、okay. que je vais en parler. Un artiste、euh, franchement intéressant, j a c o Garner. Ça, ça, ça plairait au, probablement aux fans de rock classique puisque c'est un irlandais、euh, qui reprend vraiment une. une Sonorité、euh, qui est assimilable à, au, au début de Pink Floyd.、Euh, également, on l'associe à Van Dyke Parks, des trucs comme ça, euh, qui est、euh, franchement intéressant. On a l'impression d'écouter un album de Sid Barrett lorsqu'on écoute、euh, ah, sa、oui. musique. Franchement intéressant. Je vais parler de ça l u n d i prochain. Lundi prochain, Lundi, lundi prochain. prochain à 7h30. Merci, Simon. Merci. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lafer, émission entièrement consacrée comme ça aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers l e t e m p s Aujourd'hui, je vous présente le fameux, le traditionnel spécial de la s a i n t v a l e n t i n e c l a s s i q u e C'est-à-dire que je vais vous présenter uniquement、euh, cet après-midi des, des chansons d'amour dont certaines ont marqué l'histoire du rock.、Et、bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt,、euh, qui dit chanson s d'amour ne dit pas nécessairement balade. Il、euh, y en a là-dedans que je vais présenter qui sont passablement musclées. On va donc entendre des pièces qui parlent d'amour dans à peu près tous les styles de musique、euh, associés, et regroupés comme ça sous la grande b a i g n i è r e c l a s s i q u e on, on va entendre du rock progressif, du rock psychédélique, du rock. Rock, du blues rock, du folk rock, du southern rock, du glitter rock, du boogie. Rock symphonique,、euh, mais aussi du shock rock et du m é t a l vers la fin. Et à travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe néo-zélandais obscur qui a enregistré et sorti un seul album au début des années 70. Un groupe du nom、euh, tout à fait approprié à notre thématique, puisqu'il s'appelle Love Machine. Et je vais vous faire tourner une face entière d'un album、euh, véné d classique qui est paru il y a 35 ans, 78. J'adore cet album, Double Life Gonzo, The Ten New Giants, d'un disque sur lequel、euh, on retrouve à peu près、euh, la seule chanson d'amour que Ted a écrit dans sa vie. Donc,、euh, dans un moment, on va entendre、euh, Roxy Music et Queen. Mais、euh, tout de suite, on écoute Sweet, justement, dont on vient de parler, avec、euh, une pièce très à propos. Love is like oxygen. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89. FM. Capsule Info Campus. L'équipe du vice-rectorat aux études de cycle supérieur et à la recherche organise un quatrième midi du chercheur intitulé Recherche en contexte de nordicité partage d'expériences. L'événement offrira la possibilité de familiariser la communauté universitaire avec la recherche nordique, entre autres sur le plan des interactions avec les communautés locales. L'activité se déroulera le 15 février prochain de midi à 13h30 à l'Atrium CEU. Le service d'aide à l'emploi de l'Université du Québec à Trois-Rivières présente la journée carrière 2013 sous le thème Viens découvrir ton milieu de travail. L'activité est présentée aux étudiants finissant ainsi qu'aux diplômés pour leur offrir une visibilité auprès des employeurs potentiels. Plus de 90 exposants seront sur place pour offrir de l'information relative aux nombreuses perspectives d'emploi et de stage. s La journée carrière se tiendra le mercredi 20 février prochain au CAPS Léopold Gagnon de 11h à 16h30. Le 13 février prochain se tiendra une séance d'information sur l'acquisition de la résidence permanente. Les étudiants étrangers intéressés à obtenir de l'information sur les conditions et les modalités d'acquisition de la résidence permanente au Québec sont invités à l'une des deux séances animées par des représentants du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec. Pour y assister, l'étudiant doit en être à sa dernière année d'études au Québec, ne pas être boursier avec l'obligation de retourner dans son pays après ses études et ne pas participer à un programme d'échange étudiant de la Crépuc. Les personnes remplissant les conditions et voulant participer à l'une des deux séances doivent s'inscrire auprès de Mme Micheline Morin au local 1275 du pavillon Albert-Tessier. C'était votre capsule InfoCampus. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiantes de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 s p e c t a c e de Get Down Make Love, tiré de l'album Life Killers, un chef-d'œuvre paru en 1979. Et juste avant ça, on a entendu Roxy Music avec Love is the Drug, qui vient de leur album Sirens de 1975. Et au début du bloc, on a entendu Sweet avec Love is Like Oxygen, q u i vient de leur disque Level Headed de 1978. En fait, c'est la seule bonne pièce qu'on retrouve sur cet album. Vous êtes à l'émission r v e c Classic en compagnie d'Alain Lofer, v une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale Saint-Valentin, c'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement des chansons d'amour dont certaines ont marqué l'histoire du rock. C'est une émission spécialement pour les amoureux du rock. Dans un moment, on va entendre Van Halen et Blue Oyster c a l d mais tout de suite, on écoute ACDC Love at First Feel. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89. u n t r e c e f v t I n f o u w e g t n e r m a e n d e s シブルワンパパラシブルブルブワンバシブワンバパラシブブルブシブルワシブルワシブワンバシブパラシブシブルワシブワンバシブワンバシブパラシブシブルワシブルワシブルワシブワンバシブパラシブシブルワシブシブシブシブシブシブシブシブシブシブシブシブシブシブワン Les Soirées Cachées C'est Fou vous offrent des spectacles gratuits dans les endroits inusités de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pour connaître les dates et groupes en prestations, u i v e z la page Facebook et Twitter des Soirées Cachées C'est Fou ou s'intonisez le 89-1. Musique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 Produit du terroir, présence du Zout g r a m b é du 15 au 17 février à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Tout le monde peut participer aux Journées de la Persévérance scolaire. Du 11 au 15 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte d'encouragement sur s o y o n s c o m p è r e c o m Notre mission, pour vous, avec vous.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 Avec leur classique Don't Fear the Reaper, tiré de l'album Agents of Fortune, paru en 1976. Je rappelle la très belle histoire d'amour de Romeo et Juliette. <rire> et juste avant ça, on a entendu Val h l e n avec I'm the One, c'est tiré de leur、euh, premier album homonyme, paru en 7 8 Et au début du blog, on a entendu ACDC avec Love at First Feel, ça nous vient de leur album Dirty e a s t u n d e Cheap de 1976.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 よいしょ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 Votre station alternative c i f u 8 9 1 est à la recherche active d'administrateurs membres de la communauté pour siéger sur le conseil d'administration du groupe des médias étudiants de l'UQTR. Les administrateurs contribuent à la réalisation du mandat de la vision de la corporation. Les administrateurs prodiguent conseils et directives au directeur général et à tous les comités sur les accomplissements et les résultats attendus. Les administrateurs surveillent les budgets. Si vous êtes intéressé, envoyez votre lettre de motivation par courriel à CA à commercialgmeqtr.ca. Je vous invite à Connaître Ensemble, une émission qui touche les couples, les femmes et les sages-femmes. Pour tout savoir sur la périnatalité, Connaître Ensemble les lundis après-midi de 13h à 14h sur les ondes de C'est Fou 8 9 <rire> みみみみみみとみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ Vous avez besoin de réorienter vos pendules à l i n t é r i e u r e h bien, écoutez Melon Miel et Chou de Bruxelles, la gastronomie auditive à son plus haut niveau.、Euh, les mardis soirs, de 16h à 19h, ton rendez-vous. Fais-toi plaisir, c'est gratuit, puis ça fait du bien, ça rafraîchit. Parlant de rafraîchir. Mmh. Mmh. Vous êtes assez f o u pour l'écouter.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 fall To pieces, if I don't find something else to do, this sadness never ceases. Woman, still in love Away o feeling, and it c a n d r i v e all the tears from y o u r eyes over dark. It's this don't feel n and I cannot disguise. After all that we've been through, me and you, I try my best, but it's no use. But I will always keep on loving you. Is this the end? I'm still in love. Version spectacle de leur classique Sting, Still in Love with You, tiré de leur dernier album en concert officiel, le Live Life, qui est paru en 1983. Et c'était précédé de Rush avec Need Some Love. Un morceau tiré de leur premier disque homonyme, paru en 1974. Et au début du b l o c on a entendu Kiss avec Do You Love Me, un classique tiré du non moins classique album Destroyer de 1976. Vous êtes à l'émission Un Classique en compagnie d'Anna Lafave, une émission entièrement consacrée comme ça.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 On écoute Leonard Skinner. De, vous êtes à l'antenne de la seule station à diffuser du rock à Trois-Rivières. C'est fou! l a r e l è v e du Gambrinus en est à sa 16e édition et c'est maintenant le temps de vous inscrire. Plus de 10 000 en prix seront remis au groupe a r t i c i p a n t i n s c r i ton Ben dès maintenant remplissant un formulaire d'inscription disponible au Gambrinus ainsi qu'à la station c e Fou. Fais ça vite, le nombre de places est limité. Les Mardis de la Relève du Gambrinus, une présentation des productions Joshua et c e Fou 8 9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 フェフォー85 Biff avec leur lecture surprenante et tout à fait réussie, à mon avis, du classique de Julie London c r y m e a River, qu'on retrouve sur leur album Rock in a Hard Place. Un album vraiment très sous-estimé, à mon avis, et c'est dommage, c'est péré en 1982. Et juste avant ça, on a entendu Neil Young and Crazy Horse avec、euh, la version spectacle d e When You Dance You Can Really Love, qu'on retrouve sur l'album Live Rust. 1979, et au début du bloc, on a entendu Leonard Skinner avec What's Your Name? C'est la pièce qui ouvre leur album Street Survivors de 1977, le dernier que la formation classique a enregistré dans les années 70. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en c o n v a i n c a Daniel faire une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale Saint-Valentin, c'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement des chansons d'amour.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 Today My world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles.、But、thanks to you, it will be done. For you to me I'm the only one. The sun refused to shine. I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. Led Zeppelin, thank you. Le morceau qui clôture、euh, la f a c e 1 de leur deuxième album v i n y l e classique, Led Zeppelin II, paru à la fin de l'année 1969. C'était précédé de Steely Dan avec la version spectacle de Josie, qu'on retrouve sur leur disque Live in America. Très bon disque, sous-estimé lui aussi, paru en 1995. Et au début du b l o c on a entendu Fleetwood m a c avec You Make Loving Fun. Ça nous vient de cet immense classique, l'album Rumors. Qui est paru、euh, exactement à 36 ans cette semaine, en 1977. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e En compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée comme ça aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale Saint-Valentin. C'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement des chansons d'amour dont、euh, certaines ont marqué l'histoire du rock. Émission、euh, spécialement pour les amoureux du rock. Dans un moment, on va entendre un immense classique de Bob s e g e r en concert. On va aussi entendre Fog Hat, mais tout de suite, on écoute Bad Company. ウォッケンダンスロキーロー、ウォッケン e ンスロ a ーロー、ウォッケンダンスロキーロー、ウォッケンダンスロキーロー、ウ i ッケンダンスロキー r ー、ウォッケンダンスロキーロ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 Take it a n leave it, le morceau qui clôture leur album Four for the City de 1975. é t a i t précédé de Bob s e g e r and the Silver Bullet Band avec、euh, la version spectacle de We've Got Tonight qu'on retrouve sur le disque Nine Tonight de 1981. Et au début du blog, on a entendu Bad Company avec Ready for Love. C'est un classique s e r é de leur non moins classique premier album homonyme qui lui est paru en 1974.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 des Informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca q t r ou visitez lecfou.ca. h、euh, eh,、hey, hey! Devinez c'est qui? Pas besoin, c'est moi! Crazy Matt en direct dans l'entrepôt de C'est Fou! Vous me croirez pas, mais l'entrepôt déborde de dire ces temps-ci. Il faut vider ça, puis c'est vous qui allez en profiter! On a du francophone, de l'anglophone, des chroniques, des folies, des jeux de mots. Il faut que tu rentres pour en profiter! Ah, il y a même des jeux de mots avec entrepôt, je me peux plus!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 89歳 <a. S 2>。<音楽> Steppenwolf avec, u、euh, n de leurs nombreux classiques, Magic Carpet Ride. C'est tiré de leur album Steppenwolf The Second e 1968. Et juste avant ça, on a entendu Cream avec Sunshine of Your Love, qui est tiré de leur deuxième album, Disraeli Gears de 1967. Et au début du blog, on a entendu encore une fois Eric Clapton, mais cette fois-là, elle est De Derek and the Dominos, on a entendu Bell Bottom Blues, et ça nous vient leur seul et unique album, Layla and Other Assorted Love Songs de 1970. 14h06, vous êtes à l'émission A c l a s s i u en e compagnie d'Alain l e f e r v r e une émission entièrement consacrée Racine du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale Saint-Valentin, c'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement des chansons d'amour dont certaines ont marqué l'histoire du rock. Donc, c'est une émission spécialement pour les amoureux du rock. On va rester dans les années 60 comme ça, dans le prochain bloc. On va entendre Jim Morrison et les Doors. On va aussi entendre le Jimi Hendrix Experience ainsi que Jeff Rotom Mais tout de suite, on écoute les Yardbirds for your love. Sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai r o c k à t o i r Rivière, c'est Fou. 89.1 FM. I will excite, I'll make you dream of me So, luckless it just gets h i s set up. After all the tricks o r e in the boxes and the clowns. Gray, and the wind whispers c l e a r A broom is drearily sweeping up the broken pieces. Of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 Les administrateurs prodiguent conseils et directives au directeur général et à tous les comités sur les accomplissements et les résultats attendus. Les administrateurs surveillent les budgets. Si vous êtes i n t é r e s s é envoyez votre lettre de motivation par courriel à c a c o m m e r c i a l g m e u q t r c a Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 Assez fou c e s T'as s e z f o u pour l'écouter. c e s t f o u 89A. n s b r u t a l avec Love Song, un morceau tiré de cette excellente compilation qui est、euh, Living in the Past, parue n 1972. Juste avant ça, on a entendu autre chose avec、euh, Je t'aime puis je t'en veux. C'est tiré de leur premier album, Prenne chance avec moi, de 1975. On a aussi entendu le Jimi Hendrix Experience avec The Wind Cries Mary. Ça nous vient de leur premier album, Are You Experienced? Disque de 1967. On a aussi entendu Jim Morris o Nelly t Doors avec、euh, The Crystal Ship. Ça, c'est tiré de leur、euh, premier album homonyme、euh, qui, lui aussi, sort i e n 1967. Et au début du bloc, on a entendu les Yardbirds avec For You Love. Ça vient de l'album du même nom de 1965. 14h25, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale Saint-Valentin. C'est-à-dire que, cet après-midi, je vous présente uniquement des chansons d'amour, dont certaines ont marqué l'histoire du rock. C'est une émission spécialement pour les amoureux du rock. Dans une, dans une douzaine de minutes, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs. Mais d'ici là, on va y aller avec un peu de rock québécois. On va entendre, entre autres, dans un moment, Off and Bag. c Mais tout de suite, on écoute Pagliaro, le temps presse. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. フォー。Oh, <laughs> そう。<laughs> Classique d'Offenbach. Aïe, aïe, c'est la pièce qui、euh, clôture, c'est aussi peut-être leur meilleur album en carrière, l'album Traversion de 1978. Et juste avant ça, on a entendu Padliero avec Le Temps Presse, un classique tiré de son album Aujourd'hui de 1976. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée comme ça aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale.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 On t m a r q u é l'histoire du rock. C'est une émission spécialement pour les amoureux du rock aujourd'hui. On en est maintenant venu à la chronique des groupes obscurs et cette semaine, je vous parle d'un groupe de hard rock progressif néo-zélandais du nom de Love Machine qui a sorti un seul album homonyme en 1971. Album à la pochette mémorable puisqu'on y voit des jambes de femmes écartées, des, des jambes ouvertes sur un poste de radio.、Euh, bien sûr, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont des réputations puritaines. Alors, ce disque a été censuré par les autorités de la Nouvelle-Zélande qui a vu là rien de moins que quelque chose de pornographique. Pourtant, on est loin de Virgin Killers, de Scorpions. ou des pochettes de Cannibal Corps. e On est même loin de la plupart des pubs qu'on retrouve dans les magazines de nos jours.、Euh, Love Machine, donc,、euh, c'était un q u i t u o r constitué de deux guitaristes、euh, chanteurs, un bassiste chanteur et un batteur chanteur, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de voix <rire> dans la musique、euh, du groupe qui s'apparentait comme ça à celle de, de Cream Mountain avec un, un hard rock、euh, Euh, fortement teinté de blues et d'influence à la Jimi Hendrix. Question de vous donner une idée de ce que ça a l'air, cet album. Je vous propose tout de suite d'aller écouter trois des meilleurs morceaux qui le composent le seul et unique album de Love Machine paru en 1971. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamanes et la seule à diffuser du vrai rock o b s c u r à t o i r Rivière. C'est fou. 89.1 FM. <tousse>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 q u a t b o a r d e Hard Rock, plutôt obscur de la Nouvelle-Zélande. On vient d'entendre trois des meilleures pièces tirées de leur seul et unique album homonyme par un 1971. On vient d'entendre la pièce Everything, qui est probablement la meilleure du lot. C'était précédé d'une autre très bonne pièce, Reminiscing. dans laquelle le chanteur nous parle de ses défunts parents. Et au début du b l o c on a entendu le morceau Witches Wind qui ouvre l'album et qui est sorti en 45 tours à l'époque. Bien sûr, le fait que les stations de radio néo-zélandaises aient décidé de censurer Euh, cet album et de ne pas le jouer, euh,、eh、bien, euh, plusieurs magasins de disques ont aussi refusé de le vendre, ce qui fait que, ben, le disque est devenu,、euh, très rare et,、euh, des plus recherchés par les collectionneurs. Une copie originale, dépendant de son état, là, se transige entre 300 et 300 Et 600 dollars. Toutefois, il y a quelques années, l'étiquette de disque a n g l a i s Rise Above a fait paraître une réédition sur CD dans une pochette très laide, absolument hideuse, mais qui permet enfin à des nouvelles générations de découvrir comme ça ce groupe très intéressant, mais qui a été sérieusement victime de frilosité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur. Je vais vous parler des Américains de Big Star et plus particulièrement leur album Number One Record qui est paru en 1972. C'est donc un rendez-vous. 14h48, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain l e f e r v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale Saint-Valentin. C'est-à-dire que je vous présente uniquement des chansons d'amour dont certaines ont marqué l'histoire du rock. C'est une émission spécialement pour les amoureux du rock. Dans un moment, on va entendre Frank Zappa. Mais tout de suite, on écoute le Steve Miller, band Jungle Love. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Ménaman. e là, c'est à la diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM! Many well-dressed people in several locations are kissing quite a bit. You know, later in the evening, leaves will fall, tears will flow, wind will blow some rays of snow. you、oh. oh. I'm sorry. s a y it! Xapa, avec une pièce à laquelle il lui parlait d'un individu qui aime vraiment beaucoup sa baba. La pièce Yo Mama, qu'on retrouve sur le disque Shake Your Booty, tout comme la pièce qu'on a entendue juste avant.、Euh, juste avant ça, Wild Love. Et au début du b l o c on a entendu le Steve Miller Band avec Jungle Love, qui nous vient de l'album Book of Dreams de 1977. 15h04, vous êtes à l'émission Rock Classic, en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée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 On va y aller avec un peu de progressif. Dans un moment, on va entendre le Canadien David Dungeon. On va aussi entendre Epica, mais tout de suite, on écoute Emerson Lincoln Palmer. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock de Saint-Valentin à Droit-Rivière. C'est fou. 89.FM. You could be anything. Do you wanna be the lover of another? Undercover, you could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. See, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark glass on your eyes. t h o your u g h flesh has crystallized still. of a Magazine, create a scene every day. A little s a d d e a little m a t t e r Someone get me a lot of. Wanna be the s i n g e r Wanna be the s o n g Let me tell you something. You just couldn't be more wrong. You see, I really. s ンションは来 s るけど、17歳。 micro-salons De tout pour tous. Plus de 60 exposants. Oiseaux, insectes et reptiles vivants. Organismes environnementaux. Conférences sur les constructions écologiques. Documentaire. s Produits du terroir. Présence du Zout Grambé. Du 15 au 17 février à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières. e、hey, t t a b a s s l a c les comiques.、Euh, vous voulez vraiment embarquer dans une barrique pour avoir des sensations fortes? Et en plus, vous choisissez des chutes Niagara? Oui, oui.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 「SEFU89」 PK avec Delirium, très belle pièce tirée de leur dernier album Requiem for the Indifferent qui est paru au printemps 2012. Juste avant ça, on a entendu les Canadiens du Devon t o n s h o n Project avec Where We Belong, une pièce tirée de leur excellent dernier album Epic Cloud qui est paru l'automne dernier. Et au début du blog, on a entendu Emerson, Lake et Palmer avec Still You Turn Me On, ça nous vient de leur album Brain Salad Surgery. 1973. Et je vous rappelle en passant que、le、Devin t o w n s h i n Project sera en spectacle à Montréal jeudi prochain avec、euh, Gojira en première partie.、Et、évidemment, je serai là avec、euh, mes amis. Vous êtes à l'émission Classic q en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 Her skin with pretty smells concealing to appeal. I will make my bed, she said. the turn to go. Can she be late for her c i n e m a Romeo locks his basement flat and scurries up the stair. With head held high and floral tie, a weekend millionaire. I will make my bed with her tonight, he cries. Can he fail armed with his child? Take a little trip back with Father t i r e s i u s Listen to the old one speak of all he has lived through. I have crossed between the poles. For me there's no mystery. Once a man like the sea, I raged. o n c e a woman like the earth I gave. But there is, in fact, more earth than. ever. L'éco-salon Du 15 au 17 février à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Un événement qui réunit 40 artistes en art visuel, sous la présidence d'honneur artistique de Normand Boisvert, vidéo biographie de Robert Bateman, concours provincial de body painting, maquillage pour enfants, présence de Christine Beaulieu, pote parole. L'Éco-Salon du 15 au 17 février à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Bonjour, mon nom est Alexandre Dosti et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 Déposez un projet, écrivez à progcfou.ca q t r ou visitez lecfou.ca. Le plus gros a r t i spaghetti t au Québec. C'est un fait, p a r m e s a n pas. p a r m e s a n pas. p a r m e s a n pas. On se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver.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 よろしく C'est 願いします。Hmm. Oh, I didn't care. Never cared for yesterday's fancies. Et Ronnie James Dio à l'époque de Rainbow, avec la pièce Rainbow Eyes qui、euh, clôture leur、euh, troisième album Long Live Rock n Roll, le dernier disque Tio a enregistré avec Rainbow, paru en 1978. Et juste avant ça, on a entendu Steve Hackett avec sa relecture de Entangled qu'on retrouve sur、euh, album, son album Hommage à Genesis. Excellent disque qui est paru l'automne dernier, intitulé Genesis Revisited 2. C'est、euh, Yarko y Axis、euh, de Level 42 qui i n t e r p r é t a i t cette version. Et au début du blog, on a entendu encore une fois Steve a c k e t t mais cette fois-là avec son ancien gros Genesis,、euh, eux-mêmes, avec、euh, la pièce de c i n é m a Show qu'on retrouve sur un de leurs albums classiques, Selling England by the Pound, qui est paru en 1973, il y a 40 ans. 15h50, Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lafave, une émission entièrement consacrée comme ça aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers l e t e m p s Aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale Saint-Valentin. C'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement des chansons d'amour dont certaines ont marqué l'histoire du rock. Émission, bien sûr, spécialement conçue pour les amoureux du rock. Dans un moment, on va durcir le ton, là. Et dans un moment, on va entendre Alice Cooper nous parler de son muscle d'amour. Mais tout de suite, on écoute Iron Maiden, Charlotte the h a r l o t e Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s Et le seul à diffuser du vrai rocket du métal à Trois-Rivières, c'est f o u x 89 FM. Mais encore, Les Soirées Cachées C'est Fou vous invitent à ces événements mystérieux dans l'UQTR. Serez-vous aussi fou que nous? <rire> Pour connaître les dates et groupes en prestations, u i v e z la page Facebook et Twitter des Soirées Cachées C'est Fou ou synthétisez le 89-1. garagegautier.ca o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 Écoutez, c'est fou, 89 a n heures. Avec la piste titre de son album Muscle of Love, paru le 20 novembre 1973. Et juste avant ça, on a entendu Aaron n a d n avec c h a r l o e et o l e t t Ça, ça nous vient de leur premier album homonyme, paru en 1980. 16 a n pile. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n n e Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale s a i t v a l e n t i c'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement des chansons d'amour dont certaines ont m a r q u é L'histoire du rock. C'est donc une émission spécialement conçue comme ça pour les amoureux du rock. On en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une f a c e complète d'un album Véné de classique. Cette semaine, je vous présente un disque en spectacle absolument fabuleux, paru il y a exactement 35 ans en janvier 1978, c'est-à-dire Double Live Gonzo de Ted Nugent. Live Gonzo qui capture、euh, Nugent à son sommet musical. avec Son meilleur groupe en carrière, qui était constitué de Derek St. Holmes à la voix et à la guitare m i c k Rob Grange à la basse et Cliff Davies à la batterie, Life Gonzo, qui contient comme ça tous les gros canons de Ted à l'époque, en plus de quelques morceaux des Amboy Dukes et même des inédits comme Yank Me Crank Me et la pièce Gonzo. C'est un album rempli d'énergie et d'intensité. C'est un incontournable pour les amateurs de hard rock, mais c'est aussi un disque tout à fait approprié. Pour notre thématique d'aujourd'hui, puisqu'il contient une des seules chansons d'amour que Ted Nugent a c o m p o s é e dans sa vie, la pièce Wang Dang, Sweet Pound Tang, qu'on va tout de suite a l l entendre, r e puisqu'aujourd'hui, on va écouter la phase 4 en entier de ce disque en concert classique des années 70 et du proto-metal. Double l i v e Gonzo, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des m é l o m a n e s est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 8 9 FM. We're here to do it to you one time, the n i g h t i c n i g h t i c n i g h t i c n i g h t i c n i g h t i c n i g h t i c n i c h nice, nice, n i e nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, l e nice, nice, nice, n i t t l e b i c e nice, nice, nice, nice, b i t e nice, r i c e nice, nice, n i c o nice, r i c e nice, nice, nice, nice, n i o e nice, nice, n i t e nice, n e c e nice, a i c e nice, nice, nice, nice, nice, o i c e n t c e nice, nice, nice, nice, n i c t nice, nice, nice, n i o e nice, nice, nice, nice, nice, a i c e nice, i n e nice, nice, nice, n i c nice, n i t e nice, nice, nice, i c e nice, i c e nice, nice, n i c a nice, n o c e nice, nice, nice, nice, nice, nice, m e nice, nice, nice, nice, n o w d i d you? I say, I say, that, I say, there ain't nobody. I say, there ain't nobody not out there that even wants to be a little bit mellow. Now, is there? Anybody wants to get mellow, you can turn around and get the f out of here, all right? Do you hear me? Hey, it's good, f o y It's a good scene, yes, it is. This is a love song. I'd like to dedicate this to all that Nashville pussy. c a Go Wang Dang Sweet p o o m Tide! is yet to come. C'est Nugent. <rire> On vient d'entendre la f a c e 4 au complet de son album Double Life Gonzo. Il y a 35 ans, en janvier 1978. On vient d'entendre m u d e r City Madhouse qui、euh, clôt les h o s i l i t é s avec、euh, Fast e、euh, Feu d'artifice de feedback et de solo de guitare. C'était précédé du classique Cat Scratch Fever qui venait tout juste de sortir à l'époque. Et au début de cette phase 4 de Double Life Guns, on a entendu une des très rares、euh, chansons d'amour de Ted Nugent, Wang Dang Sweet p o n Tang. Ça n'a pas été la fin de Ted Nugent.、Euh, Puisqu'il a bien sûr continué à obtenir、euh, beaucoup de, de succès au cours des ans, mais il n'a、euh, malheureusement plus jamais produit d'album aussi fort que Double l i v e Gonzo par la suite. Aujourd'hui, Nugent est reconnu beaucoup plus pour le flot d'imbécilité de droite qui s'échappe comme ça en permanence de sa bouche que pour ses prouesses musicales. Et c'est vraiment dommage puisqu'il était doué d'un talent et d'une passion pour le rock qui en faisait un musicien fantastique alors que de nos jours, il est considéré juste comme un clown et un bigot associé au Tea Party et à tout ce que les États-Unis ont de pire. Malheureusement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre phase complète d'un album Véné classique. Je vais vous présenter l'album Lark Stones in Aspic de King Crimson. C'est donc un rendez-vous.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 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ t ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ e ♪♪♪ s e ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ d ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ i ♪♪♪♪ e ♪♪♪♪♪♪♪♪♪ FM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 Faites comme moi et synthonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis dès 7h le matin et les samedis dès midi. Avec le Master Pack Series des v e s t h u s de Sifu, profitez de trois heures de magnifiques souvenirs de nos émissions quotidiennes. Attention, attention, auditeurs de Sifu. Si vous entendez ce message, c'est qu'il vous concerne.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 Vous êtes assez f o u pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Mouth of Satan et son groupe, The Devil's b l o o d qui nous parlait de son amant cruel dans Cruel Lover. C'est tiré de leur excellent deuxième album, The Dozen Full Epicenter, qui est paru à la toute fin de l'année 2011. Et juste avant ça, on a entendu les fantastiques Ghost avec le classique Stand By Him tiré de leur désormais classique premier album, Opus Eponymous. Qui est paru en, en 2011, lui aussi, au début de 2011. Ils en ont un nouvel album qui s'en vient très bientôt, leur deuxième. Et ils vont revenir aussi en spectacle. Ils seront à Montréal, au Corona, je crois que c'est le 8 mai. Et au début du vlog, on a entendu Alice in Chains, eux aussi, s'en viennent avec un nouvel album. On a entendu un de leurs classiques, Deben h o l e tiré de leur、euh, non moins classique deuxième album, Dirt, de 1992. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser dans les prochaines semaines, eh bien, ce soir, vendredi 8 février, e、euh, u Yuli John Roth sera au National. l a n c i e n guitariste de Scorpion, véritable virtuose. Et toujours ce soir,、euh, Taurissas seront au f o f o n é l e c t r i q u e avec Firewind en première partie et Stolen Babies. Ça, c'est une présentation de BCI. Demain soir, samedi 9 février,、euh, les Dead Kennedys seront au Corona et dimanche,、euh, ce sera au tour de Dweezil d w e e z i l Zappa d'être au Corona avec、euh, son groupe Zappa Plays Zappa. Mardi prochain, le 12,、euh, Cancer Bats seront à la tulipe.、Euh, jeudi, le 14 février, <rire> la Saint-Valentin, la fête de l'amour, eh bien,、euh, David t o w n s h i n sera au National avec Gauchira, soirée parfaite pour les amoureux du métal. Et、euh, mercredi, le 20, Enslave, une autre soirée parfaite pour les amoureux du métal, Enslave seront au f o f o n électrique avec en première partie les excellents Royal Thunder. Paul Bearer et Ancient Wisdom. Et,、euh, finalement, oui, il y a aussi, il faut pas oublier ça, vendredi, le 22 février, Vortex seront au、euh, stage. Dans le secteur、Cap、de la Madeleine, c'est vraiment pas pire,、euh, Vortex. J'ai écouté、euh, leur album、euh, qui vient de sortir、euh, la semaine dernière. J'ai vraiment trouvé que c'est très bien. Et en première partie、euh, de Vortex, on retrouvera l'excellent,、euh, l'excellent groupe Hommage à, à S.O.D., c'est-à-dire Fuck the Middle East. Et il y a aussi un groupe qui s'appelle Hellborn qui va ouvrir pour eux. Donc,、euh, ça se part au, au stage. sur la rue Fusée à Cabla-Madeleine et l'entrée est de 5 dollars, les portes o u v r e n t s à 19 heures. Et finalement,、euh, le dimanche 24 février, BCI présente la tournée Voices from Dark avec Marduk en vedette ainsi que Moonspell, Inquisition et deux autres groupes, ça se passe au club Soda. 16h48, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami Simon Fitzbé, l'historien de C'est Fou, pour les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission Album Classique, juste avant la mienne, les vendredis à 10h. Dans un moment, ça va être la reprise des palmarès C'est Fou. Par la suite, à 20h, ce sera Skypunk A avec le camarade B pour les amateurs de punk rock, suivi des bonnets rouges avec Adrien Letou. t Et,、euh, finalement, à 23h15, jusqu'à 2h15 du matin, ce sera la rediffusion de réanimation avec mes amis, les docteurs Pendragon et Sinistros pour le plus grand bonheur des amateurs de métal. La semaine prochaine, à Rock Classic, je vais vous présenter,、euh, le, bien sûr, le traditionnel 3 pour 1 Rock Classic puisqu'on sera le troisième vendredi du mois. On va entendre donc, e x c l u s i v e m e n t uniquement,、euh, tout au long de l'après-midi des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe parmi les plus importants. De l'histoire du rock, dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter、euh, l e s Américains de Big Star et plus particulièrement leur album No.1 Record de 1972. Je vais aussi vous faire tourner une p h a s e complète d'un véné de classique, soit Likes t o n e s a n d Aspic. d e King Crimson, qui est paru il y a exactement 40 ans, ce printemps. Et je vous laisse avec une dernière pièce, une dernière chanson d'amour. Je vous propose d'aller entendre un classique de Judas Priest, la pièce Beyond the Realms of Death, qui est tirée de leur album Stained Glass, paru il y a exactement 35 ans, le 10 février 1978. C'est un des très grands albums de métal de l'histoire. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain.